Stefano Lefol, laboantxa ministruak, galtegindu frantzieko hiltegi gusietan inkesta izan dadin eta hoita hamar deputatiekin lantalde bat muntatu da. Silvian Alo, hego lapordiko deputatiek parte hartzendu lantaldian eta mauleko hiltegi alehenik entzuniki sandadin galtegindu. Deputatien Lantaldien Eginbe Harada, Hiltegien Arduradunekin Mintsatsia, Cheheki Ikustia, Gaisak Nulla Igaitenien. Sylvian Allou. Moi je demande que soit pris en compte aussi le devenir de la filière, la pression économique que peuvent subir les abattoirs aussi, Le recrutement des salariés, la formation des salariés. Je ne ferme pas les yeux devant les conditions dans lesquelles ils travaillent. Au harak